Ah, il fait un temps superbe aujourd'hui. Oui, moi j'adore l'été, mais ce n'est pas l'avis des employés. Ils se plaignent tous de la chaleur ambiante. Eh bien, rédigeons tout de suite notre service pour leur rappeler quelques règles de base. Bonne idée, je vous écoute. Premièrement, il faut laisser aux seuls employés dentre le, le soin de régler les appareils de climatisation. Vous avez parfaitement raison. On ne devrait pas toucher au thermostat. Deuxièmement, il faut ranger le mobilier à une distance d'au moins 20 cm des radiateurs pour ne pas les bloquer, justement. Troisièmement, il faut éviter d'empiler les papiers sur les bouches d'air des radiateurs pour ne pas nuire à la circulation de l'air. C'est vrai que beaucoup de gens ont la manie de placer des documents sur les radiateurs. Et quatrièmement, il faut fermer les stores et les rideaux qui sont exposés au soleil. Tout à fait logique. De cette façon, nous pourrons travailler au frais durant les mois d'été malgré la chaleur torride.